Ne me laisse pas l'aimer, pourtant c'est lui que tu ne me veux ce qu'aller Et tu m'oublies peu à peu ne me laisse pas l'aimer Je sais qu'un jour viendra Tu tomberas dans ses bras Ne me laisse pas l'aimer Mais il est déjà trop tard Ne me laisse pas l'aimer Mais tu l'aimes déjà Ne me laisse pas l'aimer Un jour il fera mouche Tu tomberas sur sa bouche Tu ne peux pas résister Quand il vient te parler Je vois tes yeux Qui s'accrochent à ses yeux Non, tu ne peux pas résister Il sait que c'est plus fort que toi Et comme il te veut Un jour il t'aura Ne me laisse pas l'aimer Mais tu te prends à son jeu Ne me laisse pas l'aimer Il est bien trop dangereux Ne me laisse pas l'aimer Oh non Tu ne vois pas Comme il s'amuse de toi Ne me laisse pas l'aimer Il ne faut plus le revoir Ne me laisse pas l'aimer Il fera ton désespoir Ne me laisse pas l'aimer Jamais Non jamais, ne le revois plus jamais, ne me laisse pas nee, il ne faut plus le...